Durablement mmh, mmh, mmh. Viva. Vivacité Vivacité, il est 11h Et on accueille immédiatement Yasmina Favaro pour s'informer. Bonjour Yasmina. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Allons-nous encore battre des records d'encodage de déclarations fiscales en une seule journée aujourd'hui C'est en tout cas le dernier jour pour le faire via TaxOnWeb, vous avez jusqu'à minuit. Après, ce sera trop tard et vous risquez l'amende, à moins que vous ne passiez par un comptable. Là, la date limite, c'est le 27 octobre. Hier, en tout cas, le record a été battu, 110 000 déclarations en une seule journée. 27 morts et une cinquantaine de blessés c'est le dernier bilan de cette collision frontale entre deux trains dans les pouilles en Italie l'une des pires catastrophes de ces dernières années les secours travaillent toujours dans les débris des wagons encastrés une question se pose à présent erreur humaine ou problème de matériel ou d'aiguillage une des boîtes noires a été retrouvée elle pourra peut-être éclairer sur les causes de cet accident C'est la dernière pour David Cameron, dernière séance de questions au Parlement pour le chef du gouvernement britannique. Après, il ira présenter sa démission officielle à la reine Elisabeth. Il passera le relais à Theresa May, son actuelle ministre de l'Intérieur, deuxième femme à diriger le pays après Margaret Thatcher. Les comparaisons entre les deux femmes sont d'ailleurs déjà nombreuses. Theresa May est déjà surnommée la dame de fer du Brexit. C'est vrai qu'elle aura la lourde tâche de sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne. En Grèce, quatre corps dont deux enfants ont été repêchés au large de l'île de Lesbos par les autorités grecques. Il s'agit de migrants qui tentaient de traverser à bord d'une embarcation lorsqu'elle a sombré. Six personnes ont pu être secourues, une autre est encore portée disparue. Du plat aujourd'hui pour les cyclistes, 162 km entre Carcassonne et Montpellier C'est la 11e étape du Tour de France Une étape pour les sprinteurs comme Marc Cavendish, déjà vainqueur de trois étapes Quant au maillot jaune, eh aujourd'hui il sera encore porté par Chris Froome Et pour la météo, un temps très variable aujourd'hui avec des averses, parfois même orageuses Une alerte jaune aux orages est d'ailleurs annoncée dès midi sur toutes les régions Quant aux températures, eh bien elles sont plus basses qu'hier, entre 14 et 19 degrés on part tout de suite sur les routes pour faire le point de vos, sur vos conditions de circulation avec Jean-Marc Strel. Apparemment, il y a un accident sur la E40. Oui, effectivement. Bruxelles-Liège, à hauteur de Anu, les voies centrales et de droite sont neutralisées et donc quelques ralentissements en direction de Liège. En ce qui concerne d'autres ralentissements, c'est suite à des travaux sur le 429 à Tournai. Le chantier entre Quint et La Main, dans les deux sens, bien que vers Halle, ce soit fluide. Mais vers Lille, ça coince entre froyenne et Ertin sur tout de même 7 km pour Patience. Et le 40 aussi Concerné par les travaux Bruxelles-Ostend, entre Wetteren et Zweynard. vers Ostend, peu après Herpemer, ça coince sur 12 km, vous perdez 25 minutes en direction du littoral. Toujours des répercussions sur la N9 venant de Bruxelles, entre Wetteren et Mel où vous perdez 35 minutes. Et dans l'autre sens, vers Bruxelles, des ralentissements, également suite à ces travaux entre Drongen et Mel. Votre voiture est en morceaux à Tire-le-Mont Et tiens, y y c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400 11 h minutes, c'est parti pour un air de vacances, toujours avec Stéphane Pieber Effectivement, Yasmina Favaro, est-ce que je peux vous poser une question indiscrète Allez-y Avez-vous un animal de compagnie Oui, j'en ai deux J'ai deux chats. Deux chats ouais. Et ils s'appellent comment euh, Tiga et Uno Tiga voilà. et Uno. <rire> D'accord, si vous restez avec nous, dans les prochaines minutes, je vous présenterai mon Chihuahua <rire> Solde en électroménager chez Kitchen Market. Plancha, presse agrumes, croque-monsieur pour moins de 40 euros. Kitchen Market. idées la cuisine. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piéboeuf. Mais à vous aussi, je vous le présenterai mon chihuahua dans un instant et ce sera d'ailleurs très très ensoleillé. On va d'ailleurs danser sur le chihuahua. Non, je vous promets, tous ensemble sur le chihuahua, nous allons danser. Ce sera l'un des tubes de l'été dans quelques instants et tout à l'heure, il y aura même Ricky Martin. Les people en vacances, deux sportifs aujourd'hui. Nous appellerons Nelson Montfort et puis Mehdi Bayat aussi du sporting de, de Charleroi. La séquence conso d'Aurore Salsano vous intéressera si vous avez des enfants. Comment les occuper lors D'un long trajet en voiture, tous les bons conseils. Et puis l'excellent de Nicolas viendra vous livrer la météo de vos vacances, celle que vous demandez par SMS au 3063 pour 50 centimes ou encore via notre site internet vivacité.be. Et pour bien commencer l'émission aujourd'hui, le numéro 1 du tip top vivacité, s'il vous plaît, c'est Amir avec J'ai cherché. Un air de vacances sur Vivacité.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 représenter la France au concours Eurovision de la chanson Amir était sur Vivacité, j'ai cherché numéro 1 du Tip Top que vous retrouverez tout à l'heure dans la quotidienne entre 19 et 20h avec Olivier Gillin. et dans un instant on va rendre hommage à tous les chihuahuas du monde bah, si vous en avez un, n'hésitez pas à nous indiquer quel est son prénom, on le citera à l'antenne, spéciale dédicace à tous les chihuahuas aujourd'hui, voilà, 3063 pour un demi-euro l'envoi de message à tout de suite avec le tube de l'été Un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Chacun peut faire beaucoup pour l'environnement, comme trier ses déchets ou recycler. Mais savez-vous que chez BNP Paribas Fortis Private Banking, vous pouvez aussi investir dans des entreprises qui s'engagent de façon durable. Par exemple, dans des parcs éoliens qui produisent de l'énergie verte. De plus, un investissement écologique peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Vivacité et la foire de Libramont présentent l'agriculture, une question de vie. Signez la pétition pour une juste rémunération de l'agriculteur sur www.foiredelibramont.com. Et rendez-vous tous à Libramont du 22 au 25 juillet. Info sur www.foiredelibramont.com. Cette semaine, vivez avec nous la Franco-Expérience. Entre 6h et 8h sur la Une Télé, tout au long de la journée sur Vivacité. Et puis, samedi matin dans le Tip Top, remportez des accès aux thermes de spa, des dîners gastronomiques, des bons d'achat, des francopasses et même des week-ends pour deux personnes au Blue Radisson Palace de Spa. Il ne vous reste plus qu'à découvrir votre code de participation et envoyer celui-ci au 603 75 centimes par message. Bonne chance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 Jusqu'à 13h, vivacité, un air de vacances. et c'est l'heure du tube de l'été il y en a deux par émission et le premier, eh bien, c'est les booming people avec Chihuahua c'est un nouvel exemple de hit de l'été qui est allé largement puiser dans le patrimoine musical d'Amérique latine puisque c'est Luis Oliveira et his Banduduala Boys qui furent les premiers interprètes de cette chanson en 1955 attention, là c'est un là, c'est pas un Chihuahua et puis c'est le Suisse DJ Bobo qui ont fait une première relecture moderne en 2002, le titre cartonne partout sauf en Belgique où c'est la version quasi identique des booming people qui sera le tube de l'été 2003 allez on appuie sur play et on danse sur Chihuahua Chihuahua Chihuahua Chihuahua song about Chihuahua. Yeah, that's space, there it is, my place, someone else wins a race, no, I give up, today is not my day, so I take a deep breath and say, go around, when you're about to go crazy, turn around, and feel fresh like a daisy, just run, cause it's time to go. Été vivacité, vivacité d'un air de vacances de ce mercredi 11h13. On prend la direction de Bruxelles. Nous sommes chez Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Ça va, vous avez un chihuahua, vous aussi Oui, tout à fait. Et comment s'appelle-t-il Gucci. Gucci, et il est sage, il a quel âge Il va avoir 9 ans. 9 ans déjà Ah oui. Ah oui. Ça fait, euh, ça avec nous ça va, mais avec les autres gens c'est un petit sale caractère. Ah oui c'est un protecteur, c'est une bonne alarme un hein, chihuahua, hein c'est clair. Oh oui ça boit bien. Bon et ça va pour les vacances, vous le prenez avec vous partout j'imagine Mais non, mais j'ai ma fille donc on s'en occupe euh, l'un à l'autre Vous allez partir cet vacances, été ouais. Oui je pars samedi. Où ça En Espagne. En Espagne, où ça Oui, à Javier. À ah, Javia, bon, on demandera la météo ouais. de Javia de Nicolard demain par exemple, parce que ah, oui. aujourd'hui c'est déjà c'est déjà sold out pour les demandes, mais demain, écoutez Vivacité, je viens en Espagne, je, je retiens. Gros bisous Marie-Claude Merci, bisous à vous Bernard, Moi bonjour vous alors, Oui, bonjour Alors vous, vous êtes dans la province de Luxembourg, à Saint-Hubert, c'est ça Non, c'est le pédigré du chien. Moi, je suis ah, carrément de pardon. Liège. <rire> Excusez-moi. Non, pas de soucis. Ah oui, okay. je, je suis vraiment désolé. Et vous aussi, vous avez un chihuahua. Il a 3 ans, un poil long. Oh, bon, exact, et, oui. et il s'appelle comment Mirko. Mirko. Il est sage. Hyper sage. C'est incroyable. Il n'est pas du tout agressif. Ouais. C'est vraiment un chien étonnant. Quoi. Oh, bah C'est génial. Vous partez en vacances avec lui Oui, il vient avec moi partout, au boulot, en vacances, dans la boîte à gants de la voiture, on prend vraiment partout. Quoi. Vous le laissez dans la boîte à gants de la voiture non, non, ça c'est une image, c'est-à-dire ah. que le chat il fait 1,2 kg, et oui. on sait vraiment le prendre partout, quoi, en moto, en scooter, il vient vraiment partout, partout, même au boulot. C'est sûr. Vous partez en vacances, vous Bernard, cet été euh, Je vais partir quelques jours début du mois d'août dans la baie de Somme. Ah c'est bien ça, pas loin du Crotoy Hein exact, loi du Crotoy, ouais, euh, Savalé-sur-Somme, pardon. Il y a Caillou-sur-Mer aussi. Euh, Caillou-sur-Mer, est très ouais. rock'n'roll. Ah oui, oui, les galets sont assez pointus. Hein. Vaut mieux exact, mettre les tombés. Exact, là. vous connaissez bien l'endroit. <rire> oui, effectivement. Eh ben, bonnes vacances, Bernard, et merci d'écouter Vivacité. Et vous êtes bah, très nombreux à avoir des chihuahuas de à nous écouter. écouter. Gros bisous à vous. Ok, hein. gros bisous aussi, bon travail. Ce n'est pas du travail, on s'amuse. Bonjour à toute l'équipe, j'ai une petite chihuahua, elle est blanche et brune avec une tache noire sur le dos, elle pèse. 1,6 kg, 20 mois, elle se prénomme Maya et je l'adore. Bonne journée. C'est Pascal qui nous envoie ce message. Vous êtes très nombreux à nous écouter avec vos chihuahuas et on les embrasse. Dans un instant, de Nicolas, la météo de vos vacances, mais juste avant, voici le roi soleil, Emmanuel Moire toujours debout. à tout juste un nom, premier pas, poussé. On marche un instant avant de. Dans la cour d'école, on a beau jouer, on finit au sol, le genou blessé. On tombe amoureux et le cœur lancé, il fait de son mieux avant de casser. C'est un jeu de qui on est tous conviés, les garçons, les filles, tour à tour tombés. Mais nous sommes Toujours debout, toujours debout Mais nous sommes toujours debout, toujours debout Tomber chaque fois aujourd'hui, après Sommes-nous maladroits, faisons-nous exprès Au des autres on est tous suspects C'est à qui la faute qui nous a poussés On fait ce qu'on doit pour ne plus tomber C'est toucher du bois parfois même prier Et puis ça revient ça envoie valser Les fous et les rois Le pays entier Mais nous sommes Toujours debout, toujours debout Mais nous sommes toujours debout, toujours debout Alors bien sûr, on s'aperçoit que rien ne dure, pas même soi Mais malgré tout, on recommence, d'abord un pas, ensuite un sens jour on se relève, que tout combat fini en trêve. On peut tomber une fois encore et se savoir un peu plus fort, car nous sommes toujours debout. ans que je suis tombé, un peu plus qu'avant le 28 janvier. Depuis c'est le vide que tu as laissé, la vie qui décide de me relever. No. Contre, toujours debout en hommage à son frère jumeau décédé dans un accident de voiture c'était Emmanuel Moire sur Vivacité dans un instant il va nous rejoindre l'excellent de Nicolas, ce sera la météo des plages et de vos vacances, c'est le que vous pouvez nous demander à tout moment via notre site internet vivacité.be vous êtes d'ailleurs quelques-uns à passer par là pour nous envoyer des, des messages, euh, notamment pour demander des, des bons anniversaires à Lily Voilà, euh, c'est signé euh, un certain Devalet voilà. euh, merci beaucoup pour vos mails Vous pouvez passer par vivacité.be ou nous envoyer des demandes, votre lieu de destination par SMS aussi pour 50 cents au 3063. Dans un instant, Denis s'installe. Info et bonne humeur. Voici le cactus de ce matin. De 8 à 9, le 8-9 est le rendez-vous de l'été pour bien démarrer la journée. Sur Vivacité et sur la Une. Mégasold, chez Plumard. Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumard, dormir, est tout un art. Il y a toujours un Plumard près de chez vous. À Rocourteux et Verviers, ou sur plume artbe Plumard.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 11h22, l'heure de la météo des plages et des vacances a sonné, encore un peu de patience pour rejouer les scènes d'alerte à Balibou sur les plages belges. Ceci dit, rien ne vous empêche d'aller choisir votre joli maillot car nous sommes toujours en période de solde. Bonjour de Nicolas, vous êtes le David Aseloff de la météo et il nous reste à choisir celle qui reprendra le rôle de Pamela. Eh bien écoutez Stéphane, je n'ai que l'embarras du choix Mais je vais bien sûr me garder de donner un nom oh. On ne va pas choisir dans, dans l'équipe météo Je ne vois pas qui d'ailleurs Et puis bon ben <rire> voilà, hein, on, on va en rester là pour pas mais là Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce ne sera pas encore la journée idéale Même si vraiment le littoral est un petit peu épargné hein. En fait, euh, on attend un temps sec aujourd'hui Mais dès qu'on rentre 5-10 km à l'intérieur des terres On rencontre des pluies 17 degrés aussi bien dans l'eau que sur les plages Un vent modéré de nord-ouest. C'est vrai qu'aujourd'hui, eh il faudra mieux essayer de trouver une activité un petit peu complémentaire ou alors vraiment bien se mettre à l'abri du vent pour profiter un petit peu de la journée. Mais les choses vont aller en s'améliorant au fil des jours. Si j'évoquais Alerte à Malibu, Denis, il y a quelques instants, c'est parce que Arlette de Wavre vous demande le temps qu'il fera ce week-end à Los Angeles, sur la côte ouest des États-Unis. Elle part avec son mari Jean-Marie pour un circuit et sans doute passera-t-elle par Hollywood, Denis Oui, pourquoi pas une petite visite au studio d'Hollywood. Ça commence bien une visite de l'ouest des états unis où la météo pour l'instant est clémente. Pour Los Angeles, on attend 26 degrés, quelques passages nuageux ce samedi. 26 degrés et du beau soleil dimanche, 27 degrés lundi, 28 mardi. Et toujours pas de pluie en vue. On est donc dans une phase assez sèche là-bas. Et donc, c'est bon. Bonnes conditions météo sont garanties sur l'ouest des états unis encore pour quelques jours. Merci de Nicolas Arbre rester dans les parages puisqu'on aura encore besoin de vous tout à l'heure pour la météo des vacances. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à nous demander la météo de, de vos vacances et c'est tant mieux. On essaie de faire plaisir à un maximum de monde. Deux façons de le faire, vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances ou encore par SMS. Et voici la grande Sophie et Nicolas Sly, euh, les porte claques sur Viva à 11h24. On jamais redé, vu le temps qui passe Les années qui défilent je regarde en face, les portes claquent sur mes joues. Des questions à devenir fou. Vu, vu, vu le temps qui presse, les traces sur mes laissent des maladresses Pourquoi on s'est dit-tu de toute façon on ne se reverra plus? Elle était jolie l'histoire, elle s'envola en dessous. Mais le silence m'a laissé croire que j'avais commis un crime. Elle était dans ma mémoire, au bout du rêve loin de la routine, l'indifférence d'un demi miroir que quelques coups de chevrotine. En m'essuyant des revues, vu, vu vu le temps qui passe, les années qui défilent, je regarde en face les portes claquent sur mes joues, les questions à devenir fou Vu vu vu le temps qui presse, les traces sur mes chaussures, les maladresses pour Say, Did you, de façon, on se plus. Oui, je sais, je m'attache. Au regard, au souvenir. Je les dessine à la gouache. Quand tu ne sais plus revenir. Will you remember my hand? Cursing the milk of your skin. Would be a million instants. Celebrate the love we've seen, we never met again And time goes by, search into the room, we find the lights Do I stand over my face, on your tongue, this is Just stand, time goes by, riddle to the moon, nothing left behind To hell, we are standing here, cause anyway, we we'll never meet again Vacances sur Vivacité, un air de vacances jusqu'à 13h avec Jimmy Cliff, l'année 83, Reagan Night. Un air de vacances sur Vivacité. Les people en vacances, et quel bonheur d'accueillir Nelson Montfort en direct sur Viva. Bonjour monsieur Montfort. Bonjour, bonjour à vous tous. Comment ça va bah, Très bien, très très bien. Comme vous le dites, c'était un air de vacances. Enfin bon, moi, en ce qui me concerne, c'est entre deux entre deux reportages, entre, entre les championnats d'Europe de, d'athlétisme à Amsterdam la semaine dernière et, la, et le quart de finale de Coupe Davis de tennis euh, cette semaine, en fait, à, en République tchèque. Et d'ailleurs, entre euh, nous, les voilà. petits Belges, là, ils se débrouillent pas mal, hein, sur 400 mètres. Eh J'étais très très content. J'étais d'autant plus content que voilà qu'une que fois l'équipe de France éliminée, c'est votre pays que, que je soutiens le plus, et, et pas seulement en athlétisme, dans, dans, dans tous les sports. Eh C'était un peu pareil avec les Diables Rouges chez nous. Une fois qu'ils ont été éliminés de l'euro, on, on, on s'est tous ben rassemblés ouais. derrière les Bleus, en tout cas beaucoup. Exactement. <rire> voilà, Exactement. voilà. Bon, vous partez quand même en vacances cet été, rassurez-nous. Oui, voilà, au moment, au moment où vous me parlez, là je suis ici à... À Valberg, c'est au-dessus de, au de Nice, un, un village de montagne extrêmement agréable. Voilà, c'est tout ce que j'aime. C'est pas très ah, loin de Saint-Janet, ça C'est peut-être pas le, le genre d'endroit où on trouve le plus de people, mais justement, c'est peut-être ce qui me plaît. Bon, le rocher de Monaco n'est pas très loin. Ah, non, il n'est pas loin un vol d'oiseau, mais il est très loin euh, géographiquement, parce que les routes, notamment pour venir jusqu'ici, euh, c'est une route qui, qui tournicote beaucoup, euh, ouais. c'est une route que je, que je ne recommande pas à ceux qui ont, à ceux qui ont mal au cœur en voiture. Mais voilà. <rire> okay. Quel était votre meilleur souvenir de vacances Ah, je dirais que mon, mon meilleur souvenir, c'est sans doute celui qui est à venir. <rire> je, je, je, je, je ne vis pas toujours de, de, de, de souvenirs, je, je, je, je vis plutôt d'avenir. Bon, cela dit, euh, cela dit effectivement, j'ai des, des super souvenirs de vacances d'été. Un voyage en Amérique où nous étions jeunes mariés, on avait pris à l'époque, il y avait des sortes de forfait d'une compagnie aérienne qui, qui d'ailleurs n'existe plus, qui nous avait permis d'aller... De, de, territoire américain euh, pendant pendant 40 jours. C'était des moments formidables. Ouais, formidables Êtes-vous ouais. plutôt camping ou hôtel euh, Hôtel, pour vous répondre très honnêtement. Piscine, mer <rire> ou montagne Alors, montagne, euh, montagne, à montagne à tous les sens du mot... Euh, Comme je vous le dis, là, je suis ici donc, à, à Valberg, qui est vraiment un endroit magnifique okay. et euh, où, où l'air est tellement... Alors, mais de loin, de loin, de loin montagne, de loin. La météo idéale de vos vacances C'est soleil Trop chaud voilà, très La météo chaud. idéale, c'est un petit peu celle que nous avons aujourd'hui. Et puis, je dirais que le programme idéal de vacances, c'est euh, sport le matin, balade l'après-midi, et puis peut-être un petit concert le soir. Ça, c'est exactement ce que, ce que, ce que, ce que j'aime et, et, et, et ce que j'affectionne. Et vous écoutez quoi comme musique l'été Du jazz J'ai beaucoup de j'ai beaucoup de, pour la pour la grande chanson française pour la grande chanson euh, francophone devrais-je dire alors c'est pas pour vous faire plaisir mais Jacques Brel ouais. fait partie incontestablement de mon de mon, de mon panthéon euh, la chanson à texte qui remonte peut-être à quelques années qu'on trouve un peu moins aujourd'hui ce qui ne m'empêche pas d'admirer aussi euh, certains artistes d'aujourd'hui ouais. mais dans mon panthéon personnel je dirais que des artistes comme Jean Ferrat Georges Brassens et Jacques Brel en font et d'autres parmi d'autres Exemple, On ouais. en partie. Oui voilà exactement Avez-vous un cocktail favori Alors sur, sur, les, sur, les, sur les terrasses de, de, de, de golf qui est un sport que je sélectionne énormément il y a ce qu'on appelle le chantaco c'est un, un cocktail effectivement à base de jus de fruits de de, de citronnade ouais. avec des glaçons c'est absolument délicieux Ah ouais, vous connaissez en fait, est le originaire de Chantaco qui est un qui est un village basque non loin non loin de Biarritz. Ouais, vous connaissez le chose aussi alors si vous fréquentez le Oui club exactement de golf. Ouais, bravo. Avec le bravo. jus de pamplemousse très bon J aussi. Le pamplemousse exactement. Ouais, très quoi, désaltérant. Ouais, exactement. Ouais, quel est votre ouais. plat préféré de de l'été Non, mon plat préféré de l'été, c'est également mon plat préféré de l'hiver. Un poisson blanc, euh, euh, un steak de thon. Euh, je suis beaucoup plus poisson que viande. Et voilà, ça c'est vraiment mon, mon plat préféré. Je, une cuisine un, un peu légère qui, qui donne envie d'avoir encore un petit peu faim lorsqu'on sort de table. Je dirais que les goûts en matière de cuisine se reflètent, je pense, également de mes goûts dans, dans la vie, tout simplement. Toujours créer cette, ce petit point de suspension, cette petite envie de ne jamais être gavé. Voilà. Terminons par, euh, par la glace. Vous êtes plutôt fraise, vanille, chocolat ou un autre parfum Voilà, là vous venez de citer vanille, café, caramel, beurre salé. Ouais. <rire> que j'adore Je vous fais un commentaire, un commentaire sportif là. Voilà. <rire> c'est clair. Tiens, en parlant de sport, on, on va se quitter ici, Nelson Montfort, mais on va parler dans un instant du, de la 11e étape du Tour de France, le cyclisme. Chris Froome, euh, le maillot jaune actuel, avec une étape au c'est la 11e aujourd'hui, et on va d'ailleurs parler d'un couple qui s'est marié euh, sur le oui. Oui, sur une le très podium. Jolie ouais, ouais c'est une belle histoire. On va en parler avec Pierre ouais. Capard dans, dans un instant. Euh, parmi les anecdotes sportives, euh, laquelle vous vient en tête à propos du Tour de France Vous personnellement, qui avez euh, bah, forcément couvert l'événement. j'avais, j'avais, mais, euh, mais c'est pareil un petit peu ce que je vous dis en, en, en matière de de chansons. Je je, je, je je cultive une certaine nostalgie pour vous dire la vérité. J'avais une immense admiration pour le champion cycliste espagnol Luis Ocaña, qui était le, le... Comment dire, le, le, le charisme incarné, le, le, qui, qui était un corps plein de panache, que j'ai eu le privilège de rencontrer dans la vie également après, qui était la, la douceur et la gentillesse même, une crème de garçon. Et euh, voilà, lorsqu'il lorsqu est euh, décédé, Antoine Blondin, pour lequel j'ai également une énorme admiration, avait, avait euh, écrit euh, Le soleil s'est couché. Je crois qu'on ne peut pas être plus, plus, plus dans la vérité que... que... Que, que cela. Ouais. Merci beaucoup. Oui, je, vous, je vous réponds vraiment, je vous réponds sans hésiter. Oui, merci Nelson Montfort d'avoir été présent ce matin sur Vivacité et on vous souhaite de bonnes vacances. Profitez-en. Et... Moi aussi, je vous souhaite mille bonheurs. J'ai beaucoup aimé le temps de cet entretien. Au plaisir, au plaisir en tout cas de vous croiser ici en Belgique. À bientôt. Avec joie. Un air de vacances sur vivacité This was over. To your new lover, c'est le dernier Adèle sur Vivacité. Tout de suite, direction La Route et Jean-Marc Strel. Est-ce que ça se passe bien sur nos routes avec la pluie, Jean-Marc Oui, dans l'ensemble, ça se passe pas mal, mais il y a tout de même deux trois infos, et, et notamment un accident sur le 25 liège neuchâteau autour de Tilf. Les voies centrales et droites sont neutralisées avec des fils en direction de Neuchâteau. C'est le seul accident, donc par rapport à la pluie, on va dire que c'est raisonnable, même si c'est un de trop. Alors vous ralentissez également dans les, les travaux en cours sur le 40, Bruxelles-Ostende, entre Wetteren et Zoénard, vers Ostende juste après Herpeumer. 13 km et vous perdez 35 minutes en direction de Bruxelles. Toujours des répercussions aussi sur la N9 venant de Bruxelles entre Witterrand et Mel sur 4 km Vers Bruxelles donc dans l'autre sens entre Zohenart et Melle des ralentissements également. Des travaux sur le 19 Bruxelles-Valenciennes à hauteur de Nimi-Mézières avec des fils entre villes sur N et Mons. C'est en direction de la France. Et puis on signale un véhicule en panne aussi sur le 19 Bruxelles-Anvers à hauteur de, du tunnel de Kraébec. Bande de droite et d'arrêt d'urgence neutralisé Prudence donc en direction d'Anvers.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 Avec Émilie de Kegel, des h sur Vivacité jusqu'à 15h. Bonjour Émilie. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Vous allez bien Je vais très très bien. Alors Je vais très bien. Que va-t-il se passer dans l'été du bon côté Après le jardin d'hier, oui. où allez-vous nous emmener Alors je vais vous emmener dans une contrée qui pourrait être à côté de la nôtre, mais pour le moment elle est très très loin. C'est une contrée avec un astre lumineux qui, qui nous fait du bien et qui parfois peut nous faire mal aux yeux, je pense. Alors si de mémoire. Le soleil, hein, il me semble que c'est ça. Ah ouais, et le il soleil. Il me semble que c'est ça. Mais alors pour s'en protéger, parce que même si c'est un ami, il faut toujours prendre un petit peu de distance il y a ce qu'on appelle communément des lunettes de soleil je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit parce que ça fait longtemps qu'on ne les a plus sorties euh, <rire> mais ça, ne devrait, ça devrait changer dans les. ça devrait dans aller le... mieux dans les prochains jours dans les prochains jours on, on vous fait confiance non plus sérieusement nous allons parler des, euh, des choix de lunettes solaires ça ne se choisit pas comme une paire de chaussures enfin quoique comme une paire de chaussures on peut prendre du temps on fait, on fait, on fait attention à plein de choses mmh. pour les lunettes de soleil c'est la même chose comparativement aux UVB, les UVA, euh, si vous êtes un tout jeune, si vous avez des problèmes d'yeux, si vous, vous allez sur le Mont-Blanc, si vous allez dans les Ardennes. Il faut faire attention à sa oui. rétine. Il y a l'aspect médical, disons-le, oui. mais l'aspect esthétique compte esthétique, beaucoup. Esthétique, exactement. Lunettes, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, comiques, classiques. On va vraiment y passer soleil, soleil, merci Lara Fabian de nous rappeler cette petite chose bien sympathique, on va avoir un expert avec nous, c'est Quentin Simonet, il est opticien et optométriste euh, vous allez prendre la route du soleil peut-être ce week-end, oui. faites attention à vos yeux on en parle, vous avez des questions sur la page Facebook par téléphone tout à l'heure ou dès à présent par SMS si vous le souhaitez. Au 3063, merci beaucoup Émilie, on vous suivra bien sûr dès 13h sur Vivacité jusqu'à 15h dans l'été du bon côté, dans un instant nous prendrons la route du Tour de France avec une très jolie histoire de mariage Yeah.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 Embellissez avantageusement votre maison. Pendant les soldes, 25% de réduction sur tous les rideaux occultants et la confection gratuite. C'est chez Lenbacker. UEFA Euro 2016. Le Portugal champion d'Europe. C'était ce dimanche 10 juillet et vous l'avez vécu en direct sur Vivacité. Bah, t'en fais une tête, bocal. Non, mais tu m'as regardé, bouteille Finir ici alors que j'avais toute la vie devant moi Moi, j'aurais pu devenir chanteur, moi, tu vois, comme euh, Yves Bouteille, euh, Gilbert Bocco, ou tourner dans le dernier euh, Steven Spielberg. Et au lieu de ça, euh, ma vie s'arrête ici, dans une poubelle. Oh, un si beau bocal. Ah ouais, c'est pas de bol. Ah oh bah, ça, tu l'as dit, c'est pas de bulle. Le verre se recycle à l'infini, sauf s'il est jeté ailleurs que dans une bulle à verre. Alors visez la bulle et offrez une nouvelle vie de star à vos bouteilles et bocaux. Un message de votre intercommunale AIVE et de Faust Plus. Rejoignez-nous sur la page Facebook de l'intercommunale AIVE. Toute cette semaine, Vivacité vous emmène au Futuroscope près de Poitiers. Gagnez vos entrées famille pour aller découvrir les héros de l'âge de glace. Une nouvelle aventure en 4D totalement givrée, sans oublier la machine à voyager dans le temps, avec les lapins crétins et Arthur. Vivez l'expérience du Futuroscope avec Vivacité en écoutant le 5 à 7. Love me do W C'est vrai, et c'est aussi le cas avec Love Me Do des Beatles, c'était magnifique, hein. ça nous replongeait dans les années 60, au tout début, on était en 1962 sur Vivacité. Tour de France 2016. Ce mercredi 13 juillet, 11e étape, 162 km 500 en pleine entre Carcassonne et Montpellier. Se marier sur le Tour de France, voilà qui est plutôt original comme idée, c'est pourtant le rêve car il y a hier un couple de Français, un mariage insolite, puisque Stéphanie et Thierry ont célébré leur union. Sur le podium de l'arrivée d'État Pierre à Revelle dans le Languedoc-Roussillon. Un mariage qu'a suivi pour nous Pierre Capard, l'un de nos envoyés spéciaux sur le Tour de France. Acte de mariage de Thierry Pierre de Ponsard et de Stéphanie, Marie-Madeleine à Thierry et Stéphanie avaient prévu de se marier l'année prochaine. Le destin en a décidé autrement par l'entremise d'un jeu-concours organisé par une marque de jus de fruits, sponsor du Tour de France. But du concours, réaliser ses rêves les plus fous. Stéphanie a tenté sa chance pour faire plaisir à Thierry, grand fan de cyclisme. Et le couple s'est donc uni ce mardi pour le plus grand plaisir de Thierry. Oh, que du bonheur, que du bonheur, parce que voilà, je me marie. C'est ce que je voulais faire, mais pas si tôt, mais enfin, vu les circonstances... On le prend. Et après, en plus, sur le tour, euh, ligne d'arrivée, où j'ai franchi un vélo, euh, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est ma passion, le Tour de France. Donc, euh, automatiquement, avec du bonheur. En fait. Heureux, parce que Je le vélo, pour vous, c'est une grande ouais, passion. Ouais, un ouais, c'est la deuxième passion après ma femme. <rire> c'est pour ça qu'elle a, qu a joué à ce, à ce jeu. Et voilà. Le mariage de Thierry et Stéphanie a donc été célébré sur le podium protocolaire en présence des témoins. Thierry, Stéphanie, j'aurais jamais imaginé un euh, témoin de votre mariage euh, un mardi déjà. En fait et euh, un Revel sur euh, l'étape du tour. Enfin, c'est génial, c'est une belle surprise pour tout le monde. Toi Thierry, passionné de vélo, je pense que c'est la première dernière fois que tu franchiras la ligne d'arrivée avec euh, 5 heures sur From. Et les mariés ont en effet pu franchir la ligne d'arrivée sur la caravane publicitaire bien avant les coureurs et cela devant une foule en délire. Un mariage sur le Tour de France, une grande première, Charlotte Triou, porte-parole de Pressade sur le Tour. Ça c'est une première, oui, oui. C'est original et juste exceptionnel. Je suis ravie qu'on ait pu réaliser ce vœu pour Stéphanie et Thierry avec Pressade. C'est juste une très très belle expérience pour nous tous. Et... Voilà, on partage et on propage la gentillesse autour de nous, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire surtout pour les mariés, particulièrement émue, Stéphanie a conscience d'avoir rendu Thierry doublement heureux. Une journée de rêve que les tourtereaux ne sont pas prêts d'oublier. Je suis un peu émue, donc euh, c'est un jour, euh, je ne sais pas, c'est merveilleux. Vous avez rendu Thierry très heureux en plus. Hein. Ah oui, oui, c'est ça qui me rend encore plus heureuse déjà d'être mariée avec un mot que j'aime et de, de le rendre encore plus heureux. Je voyais qu'il avait les larmes aux yeux et ça m'a touchée encore plus. Elle ne va pas divorcer là avec un mariage comme ça. Et on souhaite évidemment beaucoup de bonheur à Stéphanie et à Thierry, les deux mariés du Tour de France d'hier. On se connectera avec l'équipe du Tour dans quelques minutes sur Vivacité à 11h30. Mais dans quelques secondes, nous allons vous donner tous les bons plans pour occuper les enfants dans la voiture lors de longs trajets. Si vous êtes sur le départ, ça va forcément vous intéresser. Nous accueillerons Aurore Salsano sur Vivacité. Solde XXL sur Crefel.be, Commandez en ligne avant 22h30 C'est livré chez vous dès demain creffel Les meilleurs prix compris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 L'abbaye de Stavelot présente Les Templiers, une superbe exposition pour découvrir le fabuleux et tragique destin de ces moines soldats du Moyen-Âge. Mystère, fascination, légende, les Templiers sont de retour à l'abbaye de Stavelot jusqu'au 21 mai 2017. Avec le soutien de Vivacité et de l'Avenir.net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 Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. C'est un tube de l'été, au oh avec Cheerleader sur Vivacité. Un air de vacances sur Vivacité. Qui dit été et vacances, dit aussi trajet en voiture, un moment qui peut parfois paraître long, surtout pour les enfants. Aurore, vous allez nous donner quelques trucs pour les occuper, les petites têtes blondes. C'est encore loin, cette phrase, tous les parents la connaissent. Alors qu'il suffit pour donner l'impression aux enfants que le trajet est plus court de les occuper plus facile à dire qu'à faire. Pas forcément. On peut déjà commencer avec des choses toutes simples et déjà connues d'ailleurs, comme « tiens, si on comptait les voitures jaunes » ou « si on jouait à Ni Oui Ni Non » ou je, « je pars en vacances et dans ma valise, je mets ». Bon, ok Ça, ça va les occuper un petit temps, mais peut-être pas suffisamment. S'ils sont petits, vous pouvez emporter une ardoise magique ou des gommettes repositionnables et un petit bloc de feuilles. Là aussi, on peut encore les occuper un petit moment. Autre idée toute simple, transformez votre trajet en voyage en avion. Le conducteur joue au pilote dès le départ. Attention, attention, décollage immédiat, veuillez attacher vos ceintures. Et le passager tient le rôle de l'hôtesse ou du steward qui distribue les repas. Parce que oui, manger en voiture, ça occupe aussi l'esprit. Et présenter sous forme de jeu dans un avion, ça passe beaucoup mieux. En cas d'embouteillage, vous pouvez aussi faire jouer les occupants de la voiture au roi du rire. Le but est de faire rire, ou au moins sourire, les occupants des autres véhicules. Et là, tout est permis. Un truc tout simple aussi, utilisez votre autoradio Un CD d'histoire ou de chanson pour enfants, c'est aussi la garantie de quelques minutes de calme. Vous pouvez aussi improviser un blind test en leur faisant écouter les premières notes de leur chanson préférée. Le premier qui trouve a gagné. Pour les petits geeks, on n'oubliera pas non plus les consoles de jeux et lecteurs de DVD portables ou intégrés au siège. Ok, les enfants trop connectés, c'est pas top, mais ne soyons pas plus catholiques que le pape, ça aide aussi durant les trajets. Et enfin, si vous n'en pouvez plus d'entendre « Papa, maman, c'est quand qu'on arrive », dégainez la carte du roi du silence. Le premier qui parle ou fait du bruit a perdu. Tranquillité assurée je joue au roi du silence. <rire> il y a Sylvain qui réalise l'émission, il me regarde, il me dit mais c'est à toi. Mais oui, mais je jouais au roi du silence. <rire> et je pense que j'ai gagné là. <rire> Reste avec nous sur Vivacité. Dans un instant, eh bien, on va s'informer avec Yasmina Favaro et puis tout à l'heure, un deuxième tube de l'été et il fera très chaud avec Ricky Martin. Un, deux, trois, un passif, un tour de la météo des plages et de vos vacances avec de Nicolas on partira à Ibiza faire la fête avec de Nicolas on va bien s'amuser bref restez sur Viva c'est sympa c'est jusqu'à 13h ça s'appelle un air de vacances Le carrelage, c'est Pendant tout le mois de juillet, Caro propose un grand choix de qualité, les meilleurs conseils et des prix incroyables. Vous voulez des conditions attractives pour lancer vos projets d'aménagement intérieur et extérieur Pour le carrelage à prix soldé, foncez chez Caro. Le carrelage chez Caro. Caro. rue des Français 239 à Anse, parking aisé à l'arrière du bâtiment. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure. en face du McDonald's.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 Bon appétit vivacité les midi. Le retour de l'info et le retour de Yasmina Favaro. Bonjour. Rebonjour à tous. Le compte Arbour est lancé. Vous avez jusqu'à minuit pour remplir votre déclaration fiscale via Taxonweb et il n'y aura pas de délai supplémentaire pour le site. Par contre, il y en a bien un pour l'aide au remplissage. Sébastien Joris vous êtes à la Tour des Finances à Bruxelles. Donc là-bas si on le souhaite, on peut bénéficier de cette aide jusqu'à vendredi. Oui parce que même en cas de retard, la déclaration il faut bien la remplir et donc même en cas de retard, une aide peut s'avérer utile. Mais cette aide au remplissage est limitée, c'est uniquement à Bruxelles et uniquement la Tour des Finances. Pourquoi Parce qu'ici les accès au public ont été fermés à la fin du mois de juin, à la demande de la police. Les files d'attente étaient trop longues à l'extérieur et selon les forces de l'ordre, cela représentait un risque. Donc, euh, prolongation de l'aide au remplissage à la Tour des Finances, jusque vendredi, 4 à 500 personnes par jour, pas plus. Ce matin, on faisait la file pour avoir un ticket. Attention, euh, ce ticket pour bénéficier de l'aide au remplissage, on le rappelle, il n'effacera pas le cachet retardataire sur la déclaration fiscale papier, avec une possible amende à la clé. Le 30 juin, c'était le dernier délai pour la déclaration papier. Pour les déclarations rentrées par Internet, c'est ce soir, minuit. Par contre, si vous passez par un comptable, là, le délai est fixé au 27 octobre. Notez qu'hier, le record de déclarations remplies a été battu 110 000 en une seule journée. Salah Abdeslam continuera-t-il à être filmé 24h sur 24 dans sa cellule Son avocat a introduit une action pour que cela cesse en tout cas. En tant que seul terroriste encore en vie des attentats de Paris, il est tout le temps surveillé par les caméras. Objectif, éviter qu'il ne se suicide. Son avocat estime que c'est contraire au respect de la vie privée, ça pèse sur son client et ça pourrait le rendre fou. Salah Abdeslam refuse en tout cas de parler au juge tant que ses conditions de détention ne changent pas. La décision du tribunal français est attendue dans deux jours. En Italie, probablement 27 victimes après cette collision de train dans les Pouilles. 25 corps ont été retrouvés, deux personnes sont toujours portées disparues. Les secours travaillent toujours dans les débris. Une des boîtes noires a été retrouvée, elle pourra peut-être éclairer sur les causes de cet accident. La fin du périple approche pour le Solar Impulse. Il a atterri en Égypte, une avant-dernière étape de l'avion solaire de plus de 48 heures. Dans quelques jours, l'avion entamera son dernier voyage direction les Émirats Arabes Unis. C'est de là qu'il était parti en mars 2015 pour son tour du monde avec zéro carburant. Il a donc presque réussi son pari, volé uniquement grâce aux énergies renouvelables. Alors vous l'avez peut-être regardé à la télé il n'y a pas très longtemps La Grande Vadrouille, c'est l'un des films français cultes L'un des plus gros succès très souvent rediffusés Il fête ses 50 ans cette année Et pour l'occasion, le film de Gérard Oury Ressort au cinéma en France aujourd'hui Une version restaurée en haute définition Le tournage s'était notamment déroulé en région Bourgogne-Franche-Comté Et dans la scène de l'incendie, eh on voit des pompiers débarquer Parmi ces figurants, il y avait Hubert Bouzereau Il était vraiment un pompier volontaire Et il s'en souvient, écoutez-le on me voit, oui, je suis le troisième pompier entre le, le jet d'eau et l'incendie de la commandature. Le troisième pompier qui court, c'est moi. Ça, j'en suis sûr, on a répété ça maintes et maintes fois. Tant qu'il n'arrivait pas, hein, un bruit qui ne leur plaisait pas, on recommençait. Hein. Et puis, toutes les occasions où on voit les interventions de la vieille voiture, je suis dedans. Il oh, y avait une très bonne ambiance, il y avait beaucoup de monde sur la place pour voir euh, Gérard Roury, pour voir euh, De Funès et Bourville, quoi. Mmh. Et puis on a pu leur parler, quand même, hein. On mange avec eux à l'hôtel du Chevreuil actuel. Et Bourville était très rigolo. Et puis De Funès, un petit peu pincé, un petit peu... Et puis tous les figurants pouvaient les voir, leur parler, ils étaient, ils étaient ouverts. Hein. Hubert Bouzereau, l'un des figurants donc, de la grande vadrouille au micro de Jacques Ipache de Radio France. Donc c'était le troisième pompier. Est-ce que vous vous en rappelez bah, Si pas, bah, ce sera peut-être l'occasion d'aller revoir le film sur grand écran cet été en France. Par contre, en Belgique, aucune sortie n'est prévue pour l'instant. Onzième étape du Tour de France aujourd'hui, avec 162 km entre Carcassonne et Pont et Montpellier. Ce sera une étape plate et une étape donc, pour les sprinters. En tout cas, le maillot jaune sera encore porté par. Chris Froome pour aujourd'hui. Et on part tout de suite sur les routes, faire le point sur vos conditions de circulation avec Jean-Marc Strel. Oui, et un accident sur le 429 à vous signaler, tournée Halles au kilomètre 37 aux environs de Hattes, la bande de gauche est neutralisée en direction de Halle. Accident sur le 25, liège neuchâteau au kilomètre 7.9 aussi, autour de Tilfe, les voies centrales et de droite sont neutralisées et quelques fils se sont formés en direction de Neuchâteau. Sur le ring de Bruxelles, accident, ring intérieur, circulation intérieure autour de Zilik où le passage est difficile et pas mal de ralentissements. nous dit-on en direction de Zaventem, il y a même Des répercussions sur le 40 venant de Gand depuis Ternat. Quelques ralentissements sur le 40, Bruxelles-Ostend. Mais là, ce n'est pas une surprise. Ça fait quelques jours que ça dure. Notamment au Ostende entre Herpemère et Zweynart, sur 14 km, 10, 35 minutes perdues. Par contre, dans l'autre sens, ça se passe à présent bien. Et puis, euh, des ralentissements sur le 19, Mons-Valenciennes à Anzi, avec une circulation ralentie depuis Pomerol. Là, c'est en direction de la France. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Dekavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et encore une heure de détente sur Vivacité avec un air de vacances et Stéphane Piebeuf. Merci messieurs, c'était très bien C'était très bien <rire> <rire> Louis Merci Funès, alors, bah Il s'est trompé, c'est madame hein, quand même oui. Bon, je ne vais pas me vexer. <rire> le journal sur Vivacité, ce sera tout à l'heure à 13h. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et déjà une cuisine à moins de 2000 euros. Kitchen Market. Idées blancs, la cuisine. Oh. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piéboeuf. Vous n'arrêtez pas de des faites attention, faites très attention. Ah. Mais non, mais, mais, mais, je ne suis pas d'accord, on met aussi de la musique sur Vivacité. La preuve avec Soares, voici au bord du gouffre. Elle approche la chute, et sa t'es jolie jupe ni y fort en rien Elle approche la chute Et même nos pas chute ni y pour rien On bord du gouffre Nous allons faire un pas en souhaitant Qu'en ma ce sera comme avant Qu'en basse en tombant différent Nous allons faire un pas en avant, en avant au bord du gouffre, nous allons faire pas en avant, en avant, en avant Elle approche la chute, et elle va droit au but, mais elle va rien. Elle approche la chute Peu importe que tu lutes, tu plus rien Au bord du gouffre, nous allons faire un pas en priant Quand bas ce sera différent quand bas sera mort en tombant, Nos vies d'avant Au bord du gouffre Nous allons faire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 Toi de Suarez, dans un air de vacances sur Vivacité, cité, c'était Au bord du gouffre et dans un instant, Ricky Martin, notre deuxième tube de l'été. En tout cas, hein, ils peuvent me tuer, je parlerai pas. <rire> Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. <rire> je suite. savais qu'on pouvait compter sur qui. Grâce au Last Minute appel vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express de portugais. Bonjour, jolie madame. Hola, meu amor. Il fait beau. Odia, oh, c'est bonito. Surfez vite sur OpelStock.de et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Salut les amis, c'est Laura Cartesiani. Je vous attends nombreux et nombreuses ce samedi 16 juillet du côté de Vielsalm pour un beau moment sur le Beau Vélo de Ravel. Mister Cover et Dave seront également au rendez-vous. Ciao Le Showcase du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 16 juillet à Vielsalm. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance.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 Un cadre naturel exceptionnel, découvrez un monde extraordinaire. Approchez au plus près les animaux les plus spectaculaires. Assistez à des spectacles inédits. Bienvenue au Monde Sauvage des Wilds. Le Monde Sauvage des Wilds, Safari Park, unique en Belgique, E25, sortie 46. Mondesauvage.be Il y a des rendez-vous à ne pas manquer Des voyages extraordinaires Où les couleurs, les matières et les idées vous emportent loin Il y a des soldes qu'on ne louperait pour rien au monde Il y a Imagine Près de chez vous, à Neupré Des soldes sur l'ameublement qui valent vraiment le voyage C'est chez Imagine, 132 routes du Condro à Neupré ouvert même le dimanche www.imagine.be Les meilleurs soldes Chez Electro rouard à Verlaine bien sûr Des prix imbattables en électroménager, TD, IFI, des prix massacrés dans les plus grandes marques, mais toujours un service irréprochable. Les vrais soldes vous attendent chez ElectroWar Grand Route à Verlaine. Surfez sur electroWar.be Un air de vacances sur vivacité. Et oui, il pleut aujourd'hui en bon nombre d'endroits mais on va réchauffer l'ambiance avec Ricky Martin et Maria Enrique Rosé Martin Morales il est né à Porto Rico en 1971 il commence sa carrière musicale au sein d'un boys band qui s'appelait Menudo et en solo son premier album est paru en 1992 et il bat tous les records de vente aux états unis et en Amérique du Sud mais il faudra attendre l'apparition de l'album A Medio Vivir sur lequel figure son tube Maria pour qu'il connaisse la consécration internationale, avec ce titre qui s'est classé numéro 1 chez nous en Belgique et en France pendant l'été 1997, j'ai envie de dire, wepa Wepa un, dos, tres, un pasito pa I do met des lunettes de soleil euh, toute l'année Maître Gims sur VivaCité et ça tombe bien de lunettes de soleil il en sera question dans l'été du bon côté tout à l'heure avec Emily entre 13 et 15 heures sur Viva La déco c'est quoi C'est qui Décor Center Décor Center C'est toute la décoration d'intérieur le numéro 1 en peinture le revêtement de sol et les stores Décor Center, c'est tout ce dont vous avez besoin car 40 ans d'écoute et de service inégalable ça ne se remplace pas Décor Center Boulevard de Framont, à côté de Carglass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 Bon festival cet été, mais gardez votre voix pour The Voice. Les auditions continuent, inscrivez-vous, vous ou un ami. Rendez-vous sur rtbf.be slash The Voice. Dites les amis, my love un petit vélo. conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez vous sur rtbf.be slash vélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. de chaleur. Jusqu'au 31 juillet, profitez des soldes à la Maison Hardy. Votre spécialiste en chauffage et électroménager à Liège. Conditions exceptionnelles sur tous nos poils à pelet. Action spéciale sur les foyers à bois et les cheminées décoratives Stuve. Profitez de nombreux électroménagers soldés. Maison Hardy créateur de chaleur. Maison Hardy depuis 1893 derrière l'hôtel de ville à Liège. La chance qu'un riche arrière-petit-cousin germain vous appelle... Oui, c'est ton riche arrière-petit-cousin germain. T'as besoin d'argent, dis ...est assez réduite. Ne comptez pas sur la chance pour réaliser vos rêves. Passez plutôt chez Nagel Makers. Nagel -Makers, personnel et private banking. Chez Poincaré, les soldes, je re-adore. Deuxième des marques, et c'est moins 40% sur tous les articles de la saison à l'achat de trois pièces hors exception. Et oh, attendez, il y a déjà moins 60 et moins 70% sur plein d'autres articles. Oh, j'adore. Plus d'infos sur Poincaré.eu. Là. Le meilleur rapport prix, design, qualité en cuisine équipée Vous le connaissez, c'est Ego. Et quand Ego lance sa nouvelle gamme de placards et dressings sur mesure, c'est pour vous offrir les mêmes avantages. Envie d'aménager votre intérieur En juillet, profitez de 25% de remise sur tous les placards ou dressings sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. C'est l'heure de la météo des plages et des vacances. Deuxième partie, Denis Collard vous êtes de retour et nous allons prendre la direction du nord-ouest de l'Espagne dans les Asturies. C'est précisément à Gijon que compte se rendre Romain de Sambreville. Il prend la route cet après-midi. Je ne sais pas s'il y a de la moutarde à Gijon, mais la météo sera-t-elle piquante Denis Et comme aurait dit Astérix, quelle mouche à piquer ce Romain En tout cas, <rire> il y aura un petit peu de pluie sur la route pour rejoindre les Asturies. Et encore quelques averses qui sont d'actualité ce mercredi. Mais déjà un ciel qui va se dégager demain jeudi avec 21 degrés. Et puis vendredi, samedi, dimanche, c'est à nouveau plein soleil avec 23 degrés pour vendredi. 25, 26 pour samedi, dimanche. Ça redeviendra un petit peu plus nuageux lundi, mardi et mercredi, mais a priori un temps sec et une moyenne de 24 à 25 degrés. Euh, en parlant de Giron, eh bien n'oubliez pas de vérifier la pression de vos pneus. Rien à voir, mais j'ai en envie de le dire. <rire> pour conclure la météo des plages et des vacances de ce mercredi, Denis Kevin de Stripy Bracni part faire la fête à Ibiza. J'imagine que dans les boîtes de nuit, il fera torride, mais à l'extérieur, Denis pourra pour un petit. Il profitait du soleil dès son réveil à 14h du matin je rêve ou ça sent un peu le vécu ça <rire> non, Stéphane enfin vous nous direz ça après mais euh, c'est vrai qu'en effet eh bien, sur Ibiza il n'y a pas de soucis à se faire pour l'instant même si temporairement euh, ce jeudi donc demain il y aura davantage de nuages mais on notera quand même 28 degrés sinon et eh bien c'est reparti pour plein soleil à partir de samedi et ce au moins jusqu'à mercredi prochain avec euh, d'abord 29 degrés puis 30 dimanche 31 lundi 32 mardi et mercredi donc vraiment pas de soucis à se faire. Allez, on refait rouler un petit tour de piste et puis on se retrouve demain pour d'autres aventures météorologiques mais vous avez vu que partout ailleurs, eh bien c'est pas trop mal Bah oui, vous annoncez des bonnes nouvelles et d'ailleurs je vous invite à, à nous envoyer vos demandes par SMS pour 50 cents au 3063 si vous partez dans les prochains jours ou encore gratuitement via notre site internet vivacité.be, vous cliquez sur un air de vacances, nous contactez et votre mail arrive directement dans nos boîtes mail respectives donc c'est parfait, vivacité.be euh, on est là tout l'été avec De Nicolas pour euh, évoquer la météo de vos vacances à vous, alors profitez-en et dans un instant et eh bien notre sportif euh, on parlera de Charleroi mais surtout des vacances de Mehdi Bayat sur Vivacité et ce sera juste après Madame Irma avec Aino. to tell you just a word i am so sorry to disturb you may be thinking i'm a fool i heard you tell you don't care i heard you thinking loud and clear doesn't make me proud of you i know your time is precious but give me just a second i need to strengthen out with you My hopes and dreams away, and there is not a single day. I don't feel the worst because of you. And I know. Of justice when I look right into your eye, those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing a Je sais pas si elle prédit l'avenir, mais elle chante bien. Elle s'appelle Irma Aino sur Vivacité. Tour de France 2016. Oui, ce, ce mercredi 13 juillet, 11e étape. 162 km 500 en plaine entre Carcassonne et Montpellier. Et depuis la route du tour, on retrouve Samuel Grulois. Samuel, un départ plus tardif que d'habitude ce mercredi. Oui, départ donné Stéphane à 13h35 au pied de la merveilleuse et toujours impressionnante cité médiévale de Carcassonne l'étape est courte, 162 km 500, sans réelle difficulté donc les coureurs peuvent en effet profiter aujourd'hui d'un départ moins matinal que d'habitude avant l'étape mythique de demain vers le Mont Ventoux, une étape qui est déjà évidemment dans la tête de tous les coureurs dans la tête des favoris pour le classement général qui espèrent y faire une bonne opération et dans la tête aussi de ceux qui détestent grimper et qui savent qu'ils vont souffrir demain sur les pentes du Mont Chauve. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. La ligne d'arrivée à Montpellier est dressée juste devant le stade de rugby, le stade Yves-Dumanoir du qui avait accueilli des matchs de la Coupe du Monde en 2007. Déjà il y a 9 ans, la Coupe du Monde de rugby en France. La dernière ligne droite est plate, large, 6 mètres. Le goudron est parfait, c'est vraiment idéal pour un sprint massif comme en 2011 avec le succès de Marc Cavendish et c'était alors le quatrième de ces cinq la quatrième de ses cinq victoires cette année-là et pour rappel il en est à 3 depuis le Mont Saint-Michel il pourrait donc comme en 2011 passer à quatre victoires sur les terres de Montpellier et puis en 2013 lors de la dernière visite de la grande boucle à Montpellier c'était le succès d'André Greipel qui lui est muet depuis le grand départ en Normandie et c'est une situation qui commence doucement à irriter celui que l'on surnomme le gorille de Rostock et puis autre sprinter Alexandre Christophe, qui n'a toujours rien gagné, mais aussi le Français Brian Coquard, qui a déjà souvent fait rouler son équipe sur ce tour en pure perte jusque maintenant. Bref, les sprinters sont prêts. Ils sont attentifs, ils sont concentrés, ils sont motivés ce mercredi. Mais ils devront, tout comme les leaders du classement général, vraiment se méfier du vent très présent, voire violent aujourd'hui euh, dans le département euh, de l'Hérault. La Tramontane, bien connue des vacanciers, euh, souffle en raval 60, en rafale, 60-70. Mm -hmm. C'est une rafale dans mon vocabulaire. En rafale 60, Une bourrasque <rire> Voilà, une bourrasque euh, blababam, Et euh, effectivement, cette bourrasque et ces bourrasques euh, pourraient faire des dégâts euh, dans le peloton, même si a priori, on nous l'annonce plutôt de face à trois quarts face. Mais si par euh, secteur, ce vent était vraiment euh, latéral de côté alors, alors, et on a déjà souvent vu ce genre de scénario dans les courses cyclistes, le peloton pourrait exploser en plusieurs morceaux, et si vous êtes un favori pour le classement général, et que à ce moment-là, vous vous amusez en queue de peloton, et que vous racontez votre vie à vos adversaires ou à vos amis du peloton, et eh bien vous risquez d'être surpris et de perdre beaucoup de temps, et Alberto Contador avait connu cette mésaventure il y a déjà quelques années, du côté de la grande motte, pas loin d'ici, donc il faut se méfier du vent, et je pense que toutes les équipes seront attentives à cet élément aujourd'hui. Effectivement, et on suivra ça de très près sur Vivacité, évidemment. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Merci, Samuel Grulois. Vivre. Vivre Alors, on va appeler Mehdi Bayad dans un instant pour les people en vacances. Euh, on était sur son répondeur il y a quelques minutes, mais bon, on va réessayer. Nouvelle tentative. Sinon, on vous appelle vous. Hein. On peut faire comme ça. Lost Frequencies, c'est Reality, tout de suite As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm should know. I can fly high, I can go low, today I got a million, tomorrow I don't know, decisions as I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm should know. I can fly high, I can go low, today I got Make me feel the warmth, make me feel the cold It's written in a story, it's written on the walls This is a crowd Reality, Lost Frequencies, si vous aimez le vélo, eh bien, ne loupez pas l'étape du beau vélo de Ravel. On en parlera avec Adrien Jovenot dans quelques instants. Ce sera Vielsalm la destination de samedi. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques prix, services compris.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 Pascal Obispo est de retour à Spa, accompagné de ses musiciens et d'un orchestre symphonique pour un concert unique cet été. Découvrez sur scène son nouvel album. Le 20 juillet, au Francofolie de Spa. Info francofolie.be Avec le soutien de Proximus, ING, Jupiler et Win4Life. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Solde chez Lederland à Saint-Vite. Plus de 150 salons en cuir sont sacrifiés jusqu'à moins 55%. Oui, jusqu'à moins 55%. Nous soldons aussi dans notre espace literie et notre espace meuble et décoration de la marque Ender Hazel. Lederland, Lederland Saint-Vite est ouvert de 10 à 18h30, même les dimanches et jours fériés. Plus d'infos sur Lederland.info UEFA Euro 2016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 Pour vos travaux d'été, Méribois vous gâte. Offre immanquable en juillet et en août. Moins 30% sur les bardages. Eternit Cédral Siding. Moins 30%. Méribois. Méribois à Liège. 375 rue Saint-Léonard est ouvert tout l'été. Méribois à Tilf. 20 allées des artisans est fermé du 17 au 31 juillet. Un choix comme ça, c'est Méribois. Méribois. Le bois mérite un spécialiste. Méri-bois.com Jusqu'à 13h sur Divacité Un air de vacances avec Stéphane Pieboeuf.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 C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens sonombule. Et je t'avais pris pour acquis, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, tous ces mots sont faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui, tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi, et ça m'a fait grandir. mort, c'était souffle sur Vivacité. Alors Mehdi Bayat qui devait être avec nous en direct par téléphone ne décroche pas son téléphone. Et alors, euh, on s'est dit, puisque tout se fait en direct et sans dans cette émission, on va appeler une agence de voyage à la place euh, du people en vacances d'aujourd'hui. Une agence de voyage. Et on va tout simplement demander à la personne qui, à mon avis, euh, est assez euh, bah, chargée de coups de fil en cette période. Euh, bah, on va tout simplement lui dire bonjour, un petit coucou. Et on va prendre la région de Senef, par exemple. On cherche une agence de voyage tout de suite. On compose le numéro en direct, immédiatement. Voilà. Et on va voir si euh, ça va décrocher, évidemment. C'est l'heure de table, mais est-ce qu'on est qu prend une pause midi dans les agences de voyage en ce moment Nous sommes à Senef chez F et Y Tour. Ça, ça sent le jambon, ou le fromage, ou le sandwich Hawaï ou le poulet curry, je ne sais pas. Hein bon, bah malheureusement, il n'y a personne, c'est pas grave, on aura tenté notre... Ah oula, on est dévié, là. Sur un répondeur, à mon avis. En tout cas, pour réserver ses vacances du côté de Senev, c'est difficile aujourd'hui à midi 41. Bon, c'est pas très grave, on réessayera une prochaine fois, on va faire ça. Quand un people ne décroche pas, pour une raison X ou Y, et eh bien on appellera une agence de voyage au hasard et on verra si ça décroche. Bon allez, dans un instant, on va monter sur le beau vélo de Ravel en compagnie de Guillaume Moulard euh, ce mercredi. Ce sera juste après un super son de Soul Asylum, souvenez-vous de Runaway Train. Honnêtement, si on m'avait dit que ce morceau était sorti cette année, je l'aurais cru, tellement il n'a pas pris une seule ride depuis 1903. Sol Asylum, un vrai coup de cœur, Vivacité, Runaway Train. Le beau vélo de Ravel, c'est aux vivacités. Et si vous venez de prendre l'écoute de vivacité, vous n'étiez pas vraiment là au début de la semaine. Le beau vélo de Ravel posera ses valises à Vielsalm ce samedi pour une balade d'une petite trentaine de kilomètres en Haute-Ardenne. Mais l'événement ne se limite pas à cette seule escapade vélocipédique. Elle vous propose également toute une série d'activités dont une animation gérée par 365.be et ce 16 juillet. Et c'est un show avec des dinosaures plus vrais que nature qui occuperont les petits et les grands. Guillaume Moulard. Et son invité nous en disent plus sur cette activité jurassique. Ce samedi 16 juillet, nous serons à Vielsalm et le parc Plopsaco se déplacera jusqu'au beau vélo de Ravel pour nous présenter ses activités. Alors Samia, Moujane vous êtes responsable marketing Plopsaco On va faire quoi ici Je vois chaud avec des dinosaures plus vrais que nature. Ça veut dire quoi Effectivement, en fait, le parc Plopsaco a ouvert au public une nouvelle attraction qui s'appelle Dino Splash. Euh, c'est une attraction, on sait déjà tout de suite, qui a le rapport avec les dinos. Donc c'est toute une thématisation préhistorique. On va retrouver des dinosaures autour. Et pour vraiment jouer le jeu, on a acquéri aussi deux dinosaures qui sont vraiment réalistes, d'une à peu près, on va dire, 2 mètres, m 2 mètres. 50. Donc ils sont assez grands, imposants. Et on va les sortir dans cette étape pour rencontrer les familles, pour rencontrer les enfants. Et comment on peut faire ça, justement, des, des dinosaures plus vrai que nature, ça se passe comment la construction d'un dinosaure euh, C'est tout, tout simplement euh, le top de la technologie, c'est un système de robots, donc euh, c'est un robot euh, qui est là, donc euh, avec un tableau de bord à l'intérieur, on a une personne un, un animateur concrètement qui est formé pour euh, travailler avec ce type de tableau de bord et on va gérer avec des effets spéciaux, il doit se déplacer, marcher, faire du bruit clignoter les yeux et bouger et tout ça en fait pour donner l'impression qu'on est avec un vrai dinosaure. Voilà tour Dans l'histoire et dans la préhistoire, ici à Vielsalm, ce sera ce samedi 16 juillet. Rendez-vous donc précisément au domaine de Farnière sur l'entité de Vielsalm de 10 à 18h. Et puis ne manquez pas, à partir de 16h15, le showcase complètement gratuit de Dave, Mister Cover et Laura Carstesiani. C'est la gagnante de la dernière émission de Voice. Le beau vélo de Ravel avec notre partenaire Electra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 Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Le marché court-circuit à Liège, ce sont 24 producteurs de toute la région qui viennent directement à vous sans détour. Fruits et légumes, fromages, pains, charcuteries ou confiseries seront au marché court-circuit Place Xavier lejean tous les 2e et quatrième e jeudi du mois de 15 à 19h. C'est une initiative de l'échevinat du développement économique et du commerce de la ville de Liège. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu le vois, tu dodeline lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pfff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille, à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch.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 Vivacité est la Deux présente Bruxelles-les-Bains. La plage bruxelloise vous attend pour une foule d'activités. Animation pour enfants, sport, concerts, cinéma, danse, soirée survoltée ou farniente. Vivez un été inoubliable à Bruxelles-les-Bains du 1er juillet au 7 août avec la ville de Bruxelles et la Loterie nationale. Jusqu'à 13h, Vivacité un air de vacances.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 Duel El Corazon, c'était Enrique Iglesias. Est-ce que c'est le tube de l'été pour vous, Émilie de Kegel Oh bah évidemment, évidemment. Oui, ça fait vrai. partie bon, du eh, lot. 140 millions de vues quand même, c'est le fils de Julio. Hein, qui était Mais déjà... non C'est le fils de Julio qui était déjà <rire> un spécialiste des tubes de l'été. C'est vrai qu'en 2014, on peut dire Enrique Iglesias, c'était lui avec Bailando. Mm -hmm. En 2015, c'était El Perdón. Hein. Et ouais. là maintenant, euh, duel el Corafon. Ouais. C'est pour vous le tube de cet été Non, ça fait partie d'un, des, parce qu'il ouais. y en a plein. Ah il y en a plein. Et ouais. si on prenait la, la direction de la République dominicaine, ah. ça, ça vous tente Merengue. Pas euh, vous... enfin, vraiment. <rire> Justin Timberlake oh, J'adore. est dans le top 3. Lui aussi. Ouais, ouais. Ouais. Et, et aussi dans le tip top Vivacité que vous retrouverez tout à l'heure entre 19 et 20h. À votre avis en Estonie, c'est quoi le tube de l'été en ce moment ou alors ça doit être euh, bah, ça oui mais vous avez tout juste c'est un métier que voulez-vous Alan Walker et en Allemagne ah bah alors euh, c'est pas Alan Walker c'est ça c'est ouais. ça Et elle, est, elle est douée Milly de Kegel hein. Mm. Elle, est, elle est très douée en tube de l'été mm. Experte musicale de surcroît Oui mais que Magnifique. pour les tubes de l'été oui, Et en plus vous allez rester dans le mode été Avec les lunettes de soleil dans un instant ah, Indispensable, Accessoire indispensable à l'été Même si le soleil n'est pas là Alors oui le soleil n'est pas là on râle Mais on doit aussi parler de luminosité Donc même s'il ne brille pas et nous brûle pas la oui. rétine Les lunettes de soleil sont indispensables C'est un peu comme que Quand il est là il n'est pas là Exactement hein bah, et Quand il n'est pas là il est là quand même ouais. Ou alors ah. ou, comme Christophe Maé Il est où le soleil il, il est, est où, où ben, on l'attend avec impatience, mais il sera là ce week-end. Allez, on va, euh, on va vous souhaiter une bonne émission, Émilie. Vous êtes là oui. jusqu'à 15h avec votre invité, opticien. Quentin Simonet, Jolies lunettes. Bon, c'est vrai, c'est important de se sentir bien aussi avec ces lunettes. Voilà, vous allez sans doute en parler, on ne va pas commencer l'émission maintenant. On va, on va s'écouter une chanson de circonstance en fait. Hein. Ça s'appelle Partons vite et c'est ce qu'on va faire. Il si... ne te retourne pas. Bah, si, Kaolin ou Kaoline, vous, vous choisirez la bonne formule. Dans mes bras, allez tourne, tourne, reste avec moi, allez, par ton Moi je veux bien, mais les amis, ça va, ça vient. Alors partons vite, brûlez le jour et la nuit. Évidemment, tu l'aimes encore. Je le vois bien, tu sais. Et puis alors? Mais pour un instant, ferme tes yeux, passe ta main dans mes cheveux. Ton cœur qui bat, tu sais, je crois qu'il chante pour moi, mais en douceur, comme ça tout bas, comme un sourd Mon cœur lui semble, il vole haut, Peut-être un peu trop haut pour moi, mais je m'en fous, je suis vivant pour de bon. Allez, danse, danse, regarde-moi, tourne, tourne, t'arrête pas, allez par ton vide. Je t'attendrai, je t'aime tant, alors va-t'en vite, si tu veux bien sans retour. Évidemment, tu l'aimes encore. Ça crève les yeux, mon Dieu, tu l'aimes encore. Mais pour l'instant, ferme tes yeux, passe ta main. Solaire mini-format premier soin. Tout est chez DIT. Bonne journée à tous. La journée sera encore rythmée par des averses et des coups de tonnerre sont possibles. Le vent de secteur nord-ouest est modéré. Il accentue l'impression de fraîcheur. 14 à 18 ou 19 degrés. Voilà qui est un petit peu frais pour la saison. La situation va s'améliorer en soirée. La nuit prochaine sera calme et sèche. Demain, assez bien de nuages bas. Ensuite, bien après quelques éclaircies le matin, on retrouvera en fin de matinée quelques averses moins nombreuses qu'aujourd'hui. Elles vont disparaître l'après-midi par l'ouest. 14 à 19 degrés, température ne bouge pas beaucoup. De vendredi à dimanche, on connaîtra une amélioration. Un petit peu plus de soleil, pas beaucoup car il y a encore pas mal de nuages, mais les températures qui remontent lentement. 16 à 20 degrés pour vendredi et puis 20 à 23 déjà pour dimanche. Mmh solde Ego, votre rêve d'une nouvelle cuisine n'a jamais été aussi proche. Design contemporain bien équipé et posé par des professionnels. En juillet, Ego vous offre 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée et 60% sur les modèles d'exposition. Ego, la cuisine de magie. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Evacité. il est 13h. Dernier jour pour rendre sa déclaration d'impôt via TaxonWeb. Et Phil, gérant ce matin devant la Tour des Finances à Bruxelles, des contribuables qui sont perdus face à tous ces chiffres et qui viennent chercher de l'aide. Un spécialiste vous dira qu'il est vraiment important de rendre ce document à temps. 246 étudiants en médecine sont des reçus collés. Ils ont réussi leurs examens, mais ils ne sont pas parmi les meilleurs au concours de fin de première année. Aberrant, répète le président des doyens des facultés de médecine. L'Italie cherche à comprendre pourquoi les deux trains se sont retrouvés nez à nez sur la même voie hier dans les Pouilles. La règle veut pourtant que les chefs de gare se